Il fit la conquête, il dit à sa compagne, Comment l'Espagne Il m'a m vais vous m o n t r e r un palamode qui va vous charmer. Amoureusement, laissez-vous conduire gentiment, c'est la danse nouvelle, mes demoiselles. Dans les bras d'un homme tendre, il faut la prendre. Je vous souhaite jusqu'à l'aurore, danser encore. Cette danse qui vous aguiche, vive la m a t c h e tout doux, tout doux.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 Le m a l d i s a n t de l'amour, c'est pour toi mon trésor, mon amour. o ù l e n o nous soucions et pensons à la vie. Le m a l d i s a n t de l'amour, je le chanterai toujours, toujours. Le m e n d i ç a n de l a m s t n t r amour. C'est pour m o n très en mon envie. o l y o n s de ceci s et restons des amis. T'aurais, t'aurais pas dû partir, chérie.、Ah. T'aurais dû réfléchir par l e r、oh. T'aurais pas dû ouais, courir aussi. Après toutes ces filles, la nuit. Après toutes ces filles, la nuit, Mais je t'aimerai quand même toute ma vie. Le mardissant de l'amour, Je le chanterai toujours, toujours. Le mardissant de l'amour, C'est p o u r v r a i m e n t présent, mon amour. o Ô léon, nos soucis.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 Normandie nous interprète la marche des brocanteurs et puis Frédéric Buch et son orchestre la marche des bûcherons tyroliens. Il faut se lever. Vous chantez les heures à l'envers Ce matin tout va bien car c'est dimanche Certains s'en vont à la pêche ou bien au x champignon s Mais pour moi ce matin c'est la brocante Et aujourd'hui il y a sûrement des occasions Il faut se lever tôt pour les toquantes Les pendulettes réveillent même les vieux oignons Il faut se lever tôt pour en être compte. Que voulez-vous C'est ma passion.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 どう Leur paradis c est le ciel de Paris. Adieu, Paris, adieu, Montmartre et Notre-Dame, t e s jolis. s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 あいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいやいやいやいいやいやいやいや On est arrivé, moi il me tardait. Aïe aïa, ioui aïe ioui aïe a ï ouïou. Je sens que ça presse, vite je serre les fesses. Aïe aïa, aïe aïe ouïou. o u i ohé, mais direction les WC. Je passe l'entrée, la salle à manger. Un salon privé. o h oui o h oui mais où sont les WC Mon ami René me dit l'escalier. Tout droit tu y es et tu trouveras les WC. Je suis terrassé, aïe aïe aïe o u y o u Ça fait des éclairs, le bruit du tonnerre. Aïe aïe aïe o u y o u Je peux plus tenir et ça va sortir. Aïe aïe aïe o u y o u Enfin je les vois et je vais m'asseoir. Aïe aïe aïe o u y o u i Ohé, ohé. Je suis arrivé au WC. Y'a que des revues, y'a plus de p a p i e r Moi je n'en peux plus. Ohé. Je suis arrivé au WC, mais pour m'essuyer, y'a plus de papier, juste un calendrier, et c'est du papier glacé. アイアイアさウイイ。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 おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい Je suis coincé dans les WC, j'ai cassé la clé, j'ai b o u t o n n é il n'y a plus de poignée, je suis coincé dans les WC. WC Près du feu qui chante, là, là oui, il y en a qui vont dresser l'oreille, près du feu qui chante. Jean Vessade. Ah, les souvenirs, les souvenirs dans cette émission de Dimanche Variété.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 q u é t a t à Concarneau, à la fête des filets bleus, y a concouru un gros lot pour celui qui a le plus beau n e u x Ils ont de chaperon, vive la Bretagne Ils ont de chaperon, vive le Breton Pas obéissant, j'aime faire ce qu'il me plaît. Quand ma femme prie en râlant, je lui réponds d'un air distrait. Ils ont de je pourrons vivre la Bretagne. Ils ont de je pourrons vivre les Bretons.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 Pot、pourri de marche, je cherche fortune et puis et、euh, et puis et puis je vous laisse découvrir parce que c'est un petit pot pourri. Monsieur le, le boucher, fais-moi c t f s m o i crédit. J'ai pas d'argent, j'père a samedi, si tu ne veux pas,、si、pas. donnez du v faux, j'te fous la tête, sous ton billet, je cherche fortune, tout autour du château. c e n s i e u r le curé, curé fais-moi crédit, fais crédit j'ai pas l'argent, j père a et samedi, si tu ne v e u x pas me confesser, me confesser j'te j'te tête, je te fous la tête, dans le bénitier, bénitier, Je cherche fortune, tout autour du chanoine, et au clair.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 vais. J'ai le cœur. じゃあ。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 s mènent une vie sans excès, font gaffe t o u et se surveillent de près. Avoir un corps parfait, c'est un sacerdoce, mais leur c a p i t a l santé e s ripe et sacrifice. Ils boivent de la bière sans alcool. Elles mangent pas de viande, ça donne du p o l y s t é r o ï e Ils boivent leur café, d e cafés n é avec du sucre, e s sucrifiés. Est-ce de ma faute à moi?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 Si j'aime le café et l'odeur du tabac Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi a l l e r au resto, boire d e s apéros à n o e santé Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi Aller au apéros resto, boire des apéros à notre...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 j ューエープルジューエープルジューエープルジューエープルジューエープルジューエープルジューエープルジューエープルジュー pour la vie Angélique Quand tu n'es pas là Le temps s'est tiré je m'ennuie てば rien n'est pareil il fait soleil angélique pour tes yeux quand tu me souris pour les mots que tu dis tout bas pour ta main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 と、nuit après nuit、えっ、ぽらり、あん、ジェリック。Quand tu n'es pas là, Le temps s'étire, je m'ennuie, fait soleil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 メイソーヴェニ Et la maison, les fleurs que j a i m a i s t a n t n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis. Ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandent a i pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. ただいま、私の思い出は、いま、たた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 君たちの幸せるた Chaque jour, quand on a que l'amour pour vivre nos promesses sans nul l e autre richesse que d'y croire toujours, quand on a que l'amour pour meubler de merveilles, Et c o u v r i r de soleil la laideur.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 Celle Qui chante en moi, la belle, la rebelle. Quel Dieu l'avenir serré dans ses mains fines. C'est de 36 à 68 chandelles. Ma France. Kenji Girac.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 Saint-Claude des mouchous et des moussières se réfugier sur le plateau désert accablé de souffrances et de misères. j é t é là-haut. Travail, venaisons et moissons. e n g r a n g é s avant le primat des saisons. r a s s e m b l é s les troupeaux perdus dans l'horizon. Bloqué s par les congères et par le vent.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 ん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 Et sont morts. Michel Delpeche, les voix du Brésil. Michel Polnareff, la poupée qui fait non. Tout de suite après Michel Delpeche.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 The song of the love, t e s e words on my lips, I'm c o n f u s I m a g i n e ta main in the middle, the moindre souris. Je te retrouve. Quand nos mains se tiennent, j'oublie tout le reste. J'ai l'impression même que le temps.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 Elle ses villes, et de toute habitait ville, C'était la plus agile de toutes les g i t a n e s Il en était plus belle, mais elle avait pour elle une chose exceptionnelle. ただいまだ。Même,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 ただただなだただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただた J'aurais fait trembler des montagnes, car mon titre, l a là, ce titre, l a là, que fait d r ô le donnait les c o u s a n s